بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في الدرس الماضي بفضل الله تعالى كملنا الباب الاول ونا بري دو داني داليل سور ال6 اولا كان حديث الاوامر 10 قال ما معنى اقتلو في الايه اقتلو عفوا اقتلو نعم تعالوا اقتلو نعم مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ تَخَرُّسًا أَنْ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا أَنْ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا أَنْ لَا تَعْبُدْ مَعَهُ خَيْرًا لا تقتلوا اولادكم لا تقتلوا ابناكم وبناتكم نعم املاق فكر. الفواحش المعاصي ما يلسى التي حرم الله الا بالحق معاهد عيد المعاهد ايوه والكاخيره المعاهد والمستثمر مستأمن هو انا ديصه سي با دون ابسولوت قال ديكاو فلهي برمي سي كل شاهد في الورسه في هذا الباب نعم ثم حديث معاذ الجبل ما مع معناه رضيف راكبا ترحل ترحل ما هو حق الله على العباد ويعودوا عليه وحق العباد على الله ஸ்த <kilo> Je te donne ça. En contrepartie, j'ai droit à ça. Ou bachiru l'nais. Ou bachiru l'nais. Est-ce que cela... C'est dans quel sens on fait de nous bachiru comme Ou bachiru l'anaka farib y'a aza bin nar. informe aux mécréants qu'ils auront eu le châtiment du feu. À la base, ce c'est ça. Et là, c'est le bébé qui t'a dit sur le kuffar. Parce qu'il ne veut pas y croire. Il va falloir la bonne nouvelle. C'est une forme un peu comme quelqu'un qui te dit qui ne croit pas ce que tu lui dis. Tu lui dis si tu bois ce, ce, ce, ce poison, tu vas mourir. Il dit, ah ouais, il boit devant toi. Est-ce que je vais donner quelque chose à moi Pourquoi Parce qu'il a pas tapé pas cru, il t'a genre comme si t'étais pas pro sérieux. J'ai dit bah je te fais la bonne nouvelle que tu es mon amant. Après il va de partout. Mais ça l'aime. On fait comme hayatha hayatha de notre ado. Non. Automatique, pas pas moker mais hayatha. Puis fait une sortie une sخرية. Ah. Comme l'enfant. Tu fais des bêtises. مش في سايبه تعبيت لي تل شيء نسوي عليه alors كنت با لك ساعه تعبيت لي تل شيء اني غادوا وهكذا طيب انتم الباب الاول الى ستله لعلا التوحيد عموما لباب التوحيد الان ندخل في الباب الثاني وهو باب فضل التوحيد وما يكفر ابن الذنوب باب فضلي التوحيد وما يكافرون من الذنوب الومايد التوحيد اسكلي اسمك في كم فوت كم پيشي قال الله عز و جل في الدليل الأول كمي الدليل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين ولائكا لهم الامن وهم محتدون ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi par l'injustice ceux-là auront la sécurité Il faut les bien, bien guider. Ou à ce verset, oui. « Hina ma nazala à la sahaba, chaque alim dhalika. » Dans le Hadith Ibn Mas'ud, quand vous avez lu ce verset-là, cela leur a fait peur. « Hattaqa la barduhum, il y a Rasulullah, « Wayyuna lamin yuzlimnafsa, qui parmi nous n'a jamais, jamais été injuste vers lui-même. » Est-ce que j'ai pensé au à la justice en sens azl al asghar. Et قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما هو الشرك". "ألم تسمعوا لقوله عز وجل: "وَأَن لِّلْأُمَنَةِ لِبْنَهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ". إلي له العاديك en fait, le shirk, le azl en fait, si tu es dans le verset, c'est le shirk. En leur rappelant le verset d'Allah عز وجل, parce que le Coran est le Coran. des des coraics vous dites des coraics la sunna est ce que quoi n et ainsi de suite et là on va dire que alors avant jour on sort qui parle de Luqman s'il a son fils ô mon fils ne s'associe rien à Allah qu'il a la station et c'est une injustice immense et c'est la pire des injustices tu mets la chose de ne veut pas au au à sa place c'est mettre chose qui n'est pas à sa place donc là le chef la personne aura aimé la ibada à autre que ce que la miaite à la Donc, les kouffars sont des vans limounes. Qa'a la fichak al-karimat. A'minu. Ou a'manu, plutôt. A'manu, dans le verset. A'manu, c'est ceux qui ont cru. Ou a al-iman, littéralement parlant, c'est le fait de croire. Ou a yudaf iléhi, ou a l'ikrar. Croire, et également, c'est le fait de croire. اكتسبت قواسمه مشي با ابن طالب صدقه ابن اخيه اب الى خ محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه لم يكر لم يوافق ثم ارسل بارا لغه وشرعا قد اخذنا اعلم مرارا يقول ياقين بالجنان قناص دو كهر قول باللسان paroles وعمل بالاركان اي act de l'homme يزير بالتوعه وينكف المعصيه ست fois augmente par les actes de bien naissance et diminue par les actes de disobedience ثم قال يلبسو اي في في الايا يلبسو اي يخرطو هم ميلونجي ان شود avec le mot croter ou exroter, ça veut dire mélanger. Nous traduit par entacher parce que c'est un mélange qui amène à une nuisance. Alors quand tu dis j'ai mélangé l'eau avec euh le sirop, ça mélange. Alors, pas dit entacher l'eau avec le sirop. Et maintenant tu dis bon l'eau, j'ai mis de l'eau pour boire par exemple, tu dis j'ai mis de l'eau de javel. On va dire, tu as mélangé, mais tu as entaché. Parce que maintenant, l'eau, elle n'est plus potable. Tu peux la boire maintenant. Imanahum, qui n'ont pas entaché leur unicité. Mais zulmin. Et le zulm, comme on a dit au début, c'est le shirk. Et le zulm, c'est le salat d'anoua. De trois formes. awaran shirk baba yusamma bi al zulu fi ma bayna al abd wa rabbih c'est la justice qui est entre le saviteur et le seigneur on dit pas que le saviteur wala ma allah allah la yuzlim mais on dit zulu ma yakunu bayna al abd wa rabbih la justice entre le saviteur et son seigneur quelle est elle le shirk et également le ma'asat en dedans Soumano asani deuxième forme zulm al shars nifsih injustice contre soi-même pas ah, les péchés également ou le manque de de de d'application au réaliseka wa zulm al shakhs lighayr lil ghayr le fait d'être injuste envers autrui ça rend qu'un parmi les adams ou même les حيوانات nous les animons injuste envers les hommes injuste envers envers la création en va s'en déranger 무슨andi, Et là, le murad, c'est Al-Shirk, l'awal Lahum ul-Amen Lahum ul-Amen Ils auront la sécurité Cela Al-Muradu bil-Amen Al-Amen min d'ukhul al-Nar Ils aillam yassir Ala al-Khabair ma'at-Tawhid Ou al-Amen min khurudu fil-Nar In kana musirran al-Khabair ma'at-Tawhid Donc, la sécurité de quoi De ne pas rentrer au feu Si jamais, ils délaissent les grands péchés Et l'autre explication Je parle du tout à celui qu'al-Tawhid, bien sûr Et la deuxième explication c'est celui qu'elle Touhid mais qui sera en sécurité dans le paradis au feu éternellement. Et l'autre pas celui qui lui persit sur les grands péchés. Donc le premier qu'elle Touhid qui ne passe pas sur le grand péché, il sera pas dans le feu. Bismillah. Et l'autre qu'elle Touhid des grands péchés, lui serait pas né du du hall khoul, du hall éternellement dans le feu. Un muqtadun ou ceux qui ont connu le vrai dans le monde, fa agamelou bi C'est bien guidé ceux qui ont connu la vérité sur ce bas monde et qui l'ont appliquée. Dit le Shah en résumé. Il nous promet Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui l'a unifié et n'a pas mélangé son Tawhid avec le Shirk, entre Allah, Il lui a promis la sécurité de l'entrée dans l'au-delà. Et Il le réussira sur le chemin droit dans ce monde. Allah nous informe celui qui l'a unifié dans l'adoration, qui n'aura pas justement attaché son Tawhid à du shirk, sont toutes formes que Allah lui a promis d'être épargné du feu en au-delà et qu'il le guidera sur le chemin droit. Il le porte il le tawfiq. Les فوائد, la siha ta lil iman ma'a shirk, ya la foi n'est pas authentique avec le shirk. Wa huna yuqsad bihi al-shirk al-akbar. Toute forme de shirk, on se qu'est-ce du mu'min, son iman est annulé. C'est pas valable. même si Dieu, tu croyant qui fait tous les actes de de de djinns qui existent, tu as fait du chirk à côté, ça n'est pas repentir, son image n'est pas valable. Donc c'est pas par le prétention ou les gens disent je crois. Tu vois, tu crois mais tu n'as pas cru ce qui n'a pas fallu à euh, associer. Tu as associé quand même. Donc ta croyance elle est défaillante. Fianian, tasmiyat al-shirk zulma, on peut appeler le chirk comme étant de zulm, injustice. Ça allison ان من لم يخلط ايمانه بشرك فهو امن من عذاب هذا sera préservé du châtiment ان شاء الله بمناسبه الايام التوحيد نص يقولون ديال ايت التوحيد واضح فسرير حيث دلت الايه وان من مات على التوحيد وتاب من الكبائر سالما من عذاب النار Ce verset prouve que celui qui meurt sur le Tauhid, repentant des grands péchés, serait préservé du châtiment du feu. « Quand il y a un feu qui meurt sur le Tauhid, il y a un feu qui meurt sur le Tauhid. » Et que celui qui sera mort sur le Tauhid, mais en ayant euh, perpétué sur l'accomplissement des grands péchés, alors lui, il serait pas né du feu éternel. Et bien sûr, le premier, le feu éternel, encore plus loin de lui. نعم no. فهذا هو الدليل الاول اقاك فباطرش الايمان التوحيد بالشرك بالظلم الثلاثه في السكوريتي فسا موثل الفضل التوحيد ثم قال في الدليل الثاني دوزيام دليل ان بارد ابن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله كلمه وكلماته القاها الى مريم وروح من والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اخرجاه اي متفق عليه وصلى عباده بن الصامت ارضي ر عنه كل مسجد الله صلى الله عليه وسلم الذي سلوك ياتست بلا اله الا الله يعني nul divinité d'état d'Orient de l'Ordre d'Allah, seul, sans associer, et que Mohamed et son serviteur est messager, et que Isa et le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a a soufflé à Maryam, et a soufflé de lui, et que le Jannah, le paradis, est véridique, et que le feu est véridique, Allah le rentrera au paradis, quoi qu'il ait commis comme acte. C'est-à-dire autre que le shirk. Autre on le cherche et bien sûr avec les shurout d'accord on a expliqué qu'il y a des shurout qui vont avec ce hadith là est une partie doit être complété par d'autres hadiths et ce hadith là qui est mashhour ma'roum ma'rouf هذا من اكبر الردود parmi les plus grandes réponses à ceux qui appellent à wahdat al-adyan l'unité des religions ce hadith là le réfute totalement Il y a également au Rourat Fils-Sufi qui exagère sur le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Car en premier lieu, il faut attester de la ilaha ilallah. D'accord Chose qu'aujourd'hui, tu ne trouveras pas chez les Nansara. Les chrétiens ne le font pas. Les Yahouds peuvent le dire. Ça a été vu chez les Yahouds, ils disaient la ilaha ilallah. Alors, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Car eux, l'ibadat, ils l'ont donné à autre que Allah. Ils l'ont donné à Isa, à Jésus, à sa mère, et également à leurs prêtres, et leurs moines, et leurs papes, et tous leurs religieux, et leurs saints. Ce m'a qu'à l'a, c'est que Mohamed est le serviteur d'Allah et son messager. Donc cela réfute qui Cela réfute les nasara et les khouds. est-ce Est-ce que que Mohammed, Mohammed c'est c'est c'est le le Là, je pas. pas les Tu tu tu tu tu leur dis, dis, dis qui qui Ils vont dire, le prophète prophète de des musulmans. pour pour toi, qui? Que pour toi, un prophète. Si dis, oui, tu dis, pourquoi tu pas si dis, non, Il prouvé qu'il n'y croit நூலி பப்பி பத்தோ சாஃபி ஜிபா சிக்க Eh Abdu, ses adorateurs, cela réfutent les gens qui font des actes de ibada charqiat avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il invoque, d'accord, ou qui prétendent qu'il connaît l'avenir, qui lui attribue des sifat uluhiyya, comment cela va venir dans le livre inshallah. Ce macara est que Issa est le serviteur d'Allah et son messager. Tabib Issa qu'il s'appelle Jésus. Donc ils disent croire les chrétiens qu'il est le fils d'Allah. Le troisième des trois ou voir pire. C'est là Allah dit acte bon. Donc ce hadith montre bien que c'est genre là. D'accord N'entre pas dans ce jugement là. Rabbi il a bien dit que tu attestes que Issa c'est le serviteur d'Allah et son messager. Donc si demain qu'Allah te demande c'est qui Issa pour vous Tu veux dire pour nous Issa c'est Abdullah le serviteur d'Allah, est son messager. Tu vas dire ah non. Oh non, c'est le fils de Dieu. et il est mort crucifié sur la croix pour expier le péché des hommes. On dit non. Il n'est pas mort. De un. Et deux, ce n'est pas le fils d'Allah. Donc là, qu'est-ce qui se passe entre nous et eux Est-ce qu'on pourrait se dire qu'on est frère Si lui disait que tu étais mon frère, tu dis que tu étais un gazab. Arrête ah, ton cinéma. Arrête ton hypocrisie. D'accord Et si lui aussi m'a dit que Nassarani était mon frère, il va dire que Nassarani fait que en tu étais un gazab, toi aussi. Tu crois pas que c'est fils de Dieu Et tu crois pas qu'il est mort sur la croix Donc quoi tu dis je suis ton frère On ne peut pas croire. Donc des deux côtés c'est c'est de la comédie. Les chrétiens qui disent "vous êtes nos frères, vous êtes des menteurs." Et les musulmans qui disent aux chrétiens "vous êtes nos frères, vous êtes des menteurs, vous êtes tous des menteurs." Et les chrétiens encore pire, qui arrivent mentent plein de choses. Bon, c'est que de mensonges. C'est pour cela que tout cela va arriver à du bah ça va arriver à s'effondrer. Aujourd'hui, je te parle de wahdat al-adyan. Ça des projets de de de de diffi entre les, les les religions célestes comme ils nous appellent. Quand tu dis monothéiste, ce n'est pas vrai. La seule monothéiste, c'est l'islam. Les autres ils bichent dedans. Et tu verras qu'aujourd'hui, ils font des sourires. Et au fond, quand ils sont en privé, ils s'aiment pas. On va quoi Tu vois le pape la sourir à à l'imam fulane, au cheikh fulane devant la télé, devant la caméra, quand c'est tout seul. C'est très bien qu'est-ce qu'il dit c'est lui et lui ils vont pas ensemble. Tu vois Ça va très bien. Donc ça servira à quoi si C'est pas ça faire. Une union qui n'est pas basée sur la société la mène à quoi Elle mène à l'échec. Elle mène à l'échec. Donc plutôt que les gens de maintenant avec leur union, qu'ils disent les choses clairement. Et ceux qui participent sont soit des juhal, et des gros juhal, ou alors des منافقون et des menteurs. Et ceux-là sont le plus nombreux. Donc il a dit que Issa c'est ne savait pas dire sa message et sa parole aussi le dit le seigneur la parole de dieu on dit les sa parole ou ce que les sont fils ou ce que le dieu vous êtes perdu ou quoi c'est quoi dire et un souffle de lui wa d'arouh min Allah azza wa jalla que ça va venir c'est un rooh parmi min arwah lati khalaqaha Allah c'est un rooh qui est créé d'accord un souffle de vie qui a été créé. Donc Isa est créé. Donc s'il est créé, il ne peut pas être Dieu, comme ils le disent. Et quand on va être un fils d'un juste, tu veux créer également. Et la faite que tu sois créé, montre que tu ne mérites aucune part de débilité. On ne doit pas t'adorer. Tu es une créature. Avec tes faiblesses. Pareil. Isa, Wulida, Biray, Ab. Il n'a pas eu de père. Qui d'autre n'a pas eu de père? Non. Et qui n'a pas eu de mère? Adam n'a pas eu de père. Qui n'a pas eu de mère? Men? Hawa. Eve. C'est tout? Je parle des hommes. Qui n'a pas eu de mère? Il a dit Hawa. C'est vrai? C'est vrai? Adam, Adam, il n'a eu ni père ni mère Allah l'a créé de sa propre main Donc lui n'a pas eu Ni père ni mère Hawa, elle n'a pas eu de mère Son père c'est Adam Elle a été créée de lui Et Isa, c'est le contraire Il a eu une mère, il n'a pas eu de père Sauf qu'il n'a pas été créé de Mariam Il a été procréé, c'est-à-dire Il a été enfanté Sauf qu'Adam n'a pas enfanté Hawa Allah l'a pris directement de sa côte Elle l'a créé C'est une différence. Mais Adam, Aboul Bachar, c'est le père de l'humanité. Donc, c'est le père de Hawa, qu'est-ce qu'il y a Il y a quoi Donc, le hadith, celui qui croit en cela, Allah, Azawajal, est au Jannah. Donc, celui qui ne croit pas en cela, il s'est né où Au Nahr. Donc, les chrétiens, les Nassara, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en Mohamed. عبد الرسول. نعم autre autre encore enfin, pire encore non. on va dire autre chose நாமூசா <t 'en> le... <t 'en> <t 'en> Hay ali euh ya ali sana fouche aywa Claire Mariam a fait zina wallahu a'z billah ce n'est pas de père sauf donc chez les chrétiens chez les chrétiens son père c'est Joseph quoi oh, ils ont fait tout une histoire vraiment des contes de fées hein qui l'a père c'est Joseph et d'un côté bah si son père c'est Joseph c'est pas juif alors je sais pas on on compare plus rien alors Bon, on va dire là, en fait, Joseph, c'est son père, c'est le mari de Marie, mais c'est pas lui le père qui... T'arrives, vas-y, t'arrives. J'ai dit, va apprendre ce rien de ton cerveau, et après, on pourra discuter, peut-être. Et les trois mages, qui sont venus avec leur cadeau. Je sais pas, vous avez connu ces trois mages Vous connaissez les trois mages Ce sont les trois mages. Voilà. Et de là, vous savez ce qui est arrivé avec Noël, et Kazar, et Kazar, et Kazar. Donc, les Yahouds disent que Issa, Mariam a fait dina. Parce qu'elle n'était pas mariée, Mariam. chez les chez les yéhoud. chez les chrétiens tu m'as ajouté ça. Dites-vous ou montez. Les yéhoud ont raison sur une part, faites pas marier d'autre part, on n'a pas fait de zina, c'est Allah azza wa jall qui a succourné pour que les choses viennent. Alors, <coughs> yeah, que ça vienne. Donc si les fils de zina, Bila shif ça para sur eux. La première, et pourtant Issa, منهم. Mais qu'est-ce que Issa ben Israël Issa, fils d'Israël إلا تاموية بن إسرائيل يقول في شاح الكلامات شاهدا شاهدا أن لا إلا إلا الله تتسير دي لا إلا الله تتسير دي لا إلا الله تتسير دي لا مَعْبُودَ بِحَقِّن إلا الله وَعَرِفَ مَعْنَاهَا وَعْمِلَا بِمُقْتَدَاهَا أيها donc le fait de tester de là إلا الله c'est de savoir qu'il n'y a pas de divinité en droit de تدوري سنة الله d'avoir compris le sens et d'avoir agi en conséquence que tu changes les slides alors ça suffit tu fais pas tu prends des hadiths à la volée rien en français certains et en en d'ailleurs tu en as d'ailleurs c'est d'autres faut tout prendre ensemble et tout lire ensemble et après tu aura un résultat concret qalu wana muhammadun abduhu wa rasuluhu fadajalla ay mamlukun lahu khalin sifat al-uluhia wa rububia wa sharat bi risalatihi wa tasdiqihi فيما اخبر وطاعته فيما امر والشناب ماناه عنه وزج وَنَا لَا يُعْبَدُوا اللَّهُ إِلَّا بِمَنْشَارَةِ Donc ça veut dire quoi de dire que Mohamed c'est son serviteur et un messager Ça veut dire qu'il n'est qu'un serviteur et qu'il n'a pas d'attribut divin. Ni في الْعُرُّهِيَةِ وَلَا في الْعُرُّهُبِيَةِ Rien. Il ne doit pas être adoré, ni invoqué, ni rien du tout. Pour savoir ce que font certains parmi les roulaïtes de notre communauté. Et attester de ça, de son message. Et qu'il faut le croire, parce qu'il l'informe. l'obéir, ce qu'il a ordonné, et éviter ce qu'il a interdit et réprimander. Et qu'Allah n'est adoré que par ce qu'il a enseigné. Aïna en akazna adil faqra Naam, sous salafah, laqra ahada. As-saint. Wa, summaf ibn al-hadith, wa anna Isa, abdullah wa rasouluh, oui. que Isa, le salutat d'Allah, et son messager, ma mlukun lisa ibnan lah, kama za'amat al-nasara wa rasouluh, من عند الله لبني اسرائيل وهو من اولي العزم من الرسل دونك il est un serviteur également et non pas le fils d'allah comme il et, et le prétendent les nazare ايه الى ميساجي انvoie venant de allah subhanahu wa taala vers qui vers les bani isra'il il n'a pas été envoyé à la terre entière qu'aujourd'hui tous les gens disent qu'il faut croire en ça on dit croire en lui n'am mais le suivre dans sa sharia la Un sharia conçu, c'est le de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa va revenir, car il n'est pas mort, bien évidemment. Et quand il va venir, il va prendre un sharia de qui C'est de Mohamed. Il va tuer le Dajjal et il va suivre le sharia de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il sera musulm. Tu vois Il sera musulm, dans le sens où il sera avec les gens de l'islam. Et pas avec, parce qu'il va casser la croix. Et il va se désavouer tout le Nassar. Sous-titrage Société Radio-Canada il est parmi ul alazm c'est-à-dire les sacrés puis doté de détermination qui sont-ils maneskohum ibrahim mohammed isa isa mousa mousa non ahsant kelimatu wala haditha parole ay annahu khalaqa isa bikalamati kun fa kana que allah lafiyr disant soit il a été soit il a été وَرُوْحُنْ مِنْ Un souffle de lui. أي وَمِنْ الْأَرْوَاحَ الَّتِي خَلَقَهَ اللَّهُ وَأَضَفَهُ الْنَفْسِي تَشْرِيفًا Un souffle qu'Allah a créé. Et Allah les a affilé à lui-même par noblesse. Et ça ne veut pas dire que c'est un roux, c'est-à-dire que c'est un souffle d'Allah parmi ses sifates. Là, là c'est une création. Quand est-ce qu'on dit بَيْتُ اللَّهُ D'accord Toutes choses qui est indépendante seule et qui est attribuée à Allah, c'est une chose qu'une créature et par un noblissement a été affiliée à Allah. Et tout ce qui est une chose qui ne peut être seule et il y a quelque chose qui a été affiliée à Allah, c'est un attribut. Mais ça l'an, quand on dit « Baytullah » à Kaaba ou à Masjid, est-ce que « Bayt » c'est un attribut d'Allah Non, parce que les autres, c'est une chose qui est indépendante seule. Lorsqu'on dit « Yadullah » lamadallah cela veut dire quoi l'attribut quand il est seul ça n'y a pas d'accord il n'y a pas différence on verra cela plus tard bismillah en détail fait les kutub al aqida comment différencier une chose qui était pour d'off il Allah azza wa jall quand ce que c'est un attribut quand ce que c'est une créature qui était anobli il dit al janna haqq ay wa'd Allah lil mu'minin bil janna sabit la shakka fihi c'est que le paradis est une vérité aux croyants maintenant les chrétiens veut dire vous dire on croit au paradis aussi que les juifs on dit on y croit mais les chrétiens ils y croient à cela tu vois mais ils y croient sont vraiment ils croient wa nar haq et wa'id Allah aux kuffar bin nar sabit la shakka fi que l'enfer est quelque chose qui est vérité et également ils y croient aussi dans le livre mais ils y croient à cela et les rois pense qu'ils vont ils passer que quelques jours وَلَنْتَ مَسَنَا النَّارُ إِلَّا عَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ Que le feu ne touchera que quelques jours. On dit, أَتَغَسْتُ مَنَ اللَّهِ رَعْدَهِ Elle vous pria donc un engagement avec Allah pour savoir cela. Aucun okay, an, vous allez être au feu pour l'éternité si vous mûrez sur votre religion fausse. قَالَ الْشَارْحَ الْاِجْمَالِ <muchas> L'explication globale. يخبرنا بي يخبرنا هذا الحديث ان من نطق بكلمه التوحيد وعرف معناها وعمل بمقتضاها وشهد بعبوديه بعبوديه عبوديه محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته واعترف بعبوديه عيسى ورسالته انه خلق من كلمه كن كلمه كن من مريم وبراء امه مما نسب اليها اليهود الاعد اعتقد بثبوت الجنه للمؤمنين وثبوت النار للكافرين وما ترى ذلك دخل الجنه على ما كان من العمل حديث التفوق سديق يرا prononcer attestation reconnaissant son sens et en y agir en conséquence et tu attestes de la servitude de Mohammed qui n'est qu'un serviteur d'accord et également de son message et également qu'il est le même pour Issa qui n'est qu'un serviteur et un messager et qui était créé du la parole qud soit qu'il a été à partir de Mariam et qu'il aura innocenté sa mère la mère de Mariam de ce que les Yahoud lui ont attribué ce dont ils l'ont forcément accusé qui est le Zina et qu'il aura eu une croyance ferme au Jannah pour les croyants et une croyance ferme au Nahr pour les mécréants qui sera mort sur cela rentrera au Jannah quand il est commis comme acte mais bien sûr des actes de Salih l'on aura fait car on a dit tout à l'heure de l'iman, les actes des membres. Ce n'est pas exact du tout. Dès qu'on ne connaît pas son individu, mais il n'est pas considéré comme un temps musulman, croyant, du voir. Les coul foa'id, que les deux signes sont ceux de la religion. Cette déclaration, c'est la base de leur religion. Faniyan, ne peut pas être un signe que celui qui connaît leur signification et agit conformément à leur contenu. Cette déclaration ne profite pas à celui qui n'aura On ne profite qu'à celui qui aura compris leur sens et qui aura jure conséquences. Car tu vas entendre plein de gens de dire « La, la, ilallah, Muhammad, Rasulullah. Uh, Allah, وسلم, » Mais derrière, il n'y a pas suivi. Faire une salle. « Jamais Allah ou li-Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, bidin al-Ubwadiyati wa risalah, raddan alal mufritin. » et les mscrétins. Que Allah a voulu lier entre le fait de dire que Mohammed est le saviteur et le messager pour répondre à deux sortes de personnes. Ceux qui ont exagéré sur lui et ceux qui ont négligé son statut comme les juifs ou les nazara qui voit que Mohammed c'était de Koufa ou de Sanaa c'était déjà ou Casaïsa on dit là un messager d'Allah et le dernier messager est le meilleur des messagers. رابعا اثبات عبوديه عيسى ورسالته وهذا ردنا على النصارى الذين يزعموا انه ابن الله دونك انا افهم ici la servitude de Issa qu'il est un, saboteur, un messager refutant par cela les nsara qui les زعموا انه ابن الله fils d'Allah خامسا اثبات صفه كلام لله par ce hadith on a la preuve que Allah azza wa jalla il parle c'est il a créé Issa de quoi sa parole kun faya kun plutôt kun c'est ça ce qui dit faya kun donc Allah il parle avec un son avec une voix, d'accord Maintenant, comment elle est Ça, nous, on ne le sait pas. Mais, d'accord Certains l'ont déjà entendu. Comment ils l'ont entendu On ne le sait pas. Et le comment des sifates, on ne le connaît pas. Ça, il y a des sifates. Il y a des sifates. Il y a des sifates. Il y a des sifates. Il y a des sifates. Il y a des sifates. une réelle hab wa da rad ala al-juhud alladhina qadhafu marjam biz-zina Isa et créé de Mariam par la parole soit sans père et cela pour réfuter les yahoud qui ont accusé Mariam d'avoir fornicé wallahi sabian isbat al-ba'th sulah afiyam la resurrection fa'midan isbat al-janna wa an-nar sulah afiyam les sorts du feu du janna et du nar et qui sont créés maintenant ils sont présents le feu existe de maintenant et le janna de maintenant قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءت انتصارات كما يقول ابن تيميه لا يستيقن انتصار سوى اليومنون هم لا دكاهم هم لا ايما لوجود طيب رمضان فتحت ابواب الجنه طيب وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تترون كم غرسهرهان غروء حر نتي او ان يبر صار بينه يفعل ان النار يفعل النار وهكذا اسكنكم شبع كونها كمشèvre dû à la température a hada athar an-nar et qu'il faut refroidir par de l'eau. Wa dha khas al-humma allati ja'at min al-harara. C'est pas toute fièvre. C'est la fièvre qui est provoquée par la chaleur. Ça déjà j'ai dit la fièvre, j'ai fait ça ça va, ça pas ça pas abouti. C'est pas toute fièvre qui refroidi par de l'eau. C'est la fièvre provoquée par la chaleur. طيب تاسيا ان اعصات الموحدين لا يخلدون في النار. que les désobéissants parmi les gens du Touhid ne seront pas étonnellement au feu. Mouna sabbat el-hadith il-bam. C'est quoi le lien du hadith Pour le chapitre. Hayes uddalla el-hadith ala anna man ma'ata ala al-Touhid dakhal al-jannata ala ma'aka'anamni l'amal. Celui, ce hadith montre que celui qui est mort sur le Touhid, on trouve au Jannah, quoi qu'il ait fait comme oeuvre. Car cela fait partie du Touhid. Tamam. Ou inchallah, Radian, on va essayer. Ils sont courts de finir. Amoya 2 de Dalil Salam alukna walhamdu lillahi alamin